Chapitre 34 Le soleil, qui s'était montré si généreux tout le jour, commençait déjà à descendre vers l'horizon, drapant Blackmore dans une douce lumière bleutée. Quand Lorraine gara sa motocyclette devant la modeste maison de Diana Tudor, elle constata que ses volets étaient encore fermés. De là où elle se tenait, elle ne pouvait voir aucune lumière à l'intérieur. Ce mystère lui donna quelques soupçons. Et si c'était un piège? l'idée ne résista guère longtemps à la logique. En revanche, que n i c k y Tudor ne fût point là était tout à fait envisageable. Pouvait-il lui être arrivé quelque chose La jeune femme s'engagea dans le jardin avec circonspection, songeant que c'était assez pour une journée que les aventures déjà vécues. Arrivée devant la porte, elle appela. n i c k y Comme on ne répondait pas, elle appela encore, jusqu'à ce qu'une voix s'élève dans le lointain. Derrière! Faites le tour, mademoiselle! Je suis derrière! Ainsi, Lorraine se trouva à refaire le trajet qu'elle avait déjà effectué la première fois, mais non plus en cachette. Quand elle arriva à l'arrière du bâtiment, elle vit le marin qui, un pied sur une pelle, était en train de retourner la terre dans le potager de sa sœur. L'homme, dont la largeur d'épaule valait bien celle d'un lutteur, n'avait pas quitté sa chemise pleine de sang. Et malgré le froid d'octobre, il en avait retroussé les manches. Mademoiselle Chappelle partit s'asseoir sur le pas de la porte que la veille, le détective Pierce avait crochetée. l l e regarda n i c k y Tudor, sa figure un peu rustique, sa silhouette militaire, et elle se surprit à trouver quelque charme à ses allures de gentil mauvais garçon. Vous avez l'intention de planter quelque chose à l'approche de l'hiver Huckleberry Finn Lança-t-elle avec un brin de moquerie. Et pourquoi pas? C'est un bon moment pour semer des laitues, des épinards et des radis noirs, répliqua Tudor en donnant un dernier coup de pelle. Vous avez un potager à Paris? Non, admit Lorraine en souriant. Mais j'ai lu tout Mark Twain. Dans un soupir, il alla ficher l'outil au bord du potager et vint s'asseoir à côté de la française. Vous fumez? Demanda-t-il en sortant un paquet de sa poche. Jamais les miennes, dit-elle en attrapant une cigarette. Ils ont retrouvé le type de la BSA Non. Tudor secoua la tête, alluma la cigarette de Lorraine, puis la sienne. Vous avez des frères et sœurs reprit-il. Quatre grands frères. Le marin pouffa, expectant o r un nuage de fumée. <rire> Je comprends mieux pourquoi vous a i m e z pas les gars. Qui vous dit que je ne les aime pas Ça se voit, c'est tout. Vous en faites pas, je les aime pas trop non plus. Mais, sinon, il y a quelqu'un que vous aimez Lorraine, qui avait l'habitude d'être celle qui posait les questions incongrues, ne put masquer son amusement. Maintenant que vous le dites, pas vraiment. J'aimais beaucoup ma mère, elle est morte. Je commence à bien aimer M. Pierce. J'espère qu'il ne va pas mourir tout de suite. Vous n'avez pas d'amis en France De camarades Et vous Qui aimez-vous Diana, répondit-il sans hésiter. Un silence s'installa. Les derniers rayons du soleil n'étaient pas loin de disparaître, et une brise froide se levait, agitant les dernières feuilles de l'automne autour d'eux. Ça fait des années qu'elle me dit qu'elle veut reprendre le potager des vieux. Mais elle n a jamais le temps avec l'école. Vous lui en voulez pour Sarah? Le marin tourna la tête vers elle. Comment vous savez ça, vous? C'est mon métier de tout savoir, vous avez oublié? Et puis, je suis très intelligente. Alors, vous lui en voulez? Pas du tout. Elle y est pour rien. C'est les foutus médecins qui ont tué notre sœur, pas elle. Il tira longuement sur sa cigarette, puis il plongea la main dans la poche arrière de son pantalon, d'où il sortit une lettre pliée en deux. Tenez. C'est ça que vous voulez Lorraine prit la feuille, l'ouvrit et découvrit le message crypté. Il était du même acabit que les précédents. Vous comprenez ce qui est écrit demanda la jeune femme en agitant la lettre devant elle. Non. Mais vous allez trouver. Vous êtes tellement intelligente. Je peux la garder Oui. Je vous dirais bien de laisser tomber tout ça et de partir de cette foute u î l e Mais vous m'avez l'air aussi têtu que moi. Elle sourit et enfonça la missive anonyme dans sa poche. Pourquoi ne me dites-vous pas ce que vous savez, Niki Je devine que vous avez. Une petite idée sur l'identité de la personne qui a fait disparaître votre sœur et tous les autres, ou au moins que vous savez pourquoi ils ont disparu. Il renifla bruyamment et cracha par terre. Ce qui se passe sur cette île, mademoiselle, je ne peux pas en parler. D'abord, vous ne me croiriez pas. Essayez voir. On ne sait jamais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous feriez mieux de partir. Si je pouvais, moi, ça fait longtemps que je serais parti. Qu'est-ce qui vous en empêche Il fit un geste de la tête en direction du sol. Ça. Cette foutue terre. Sur ce, il se leva dans un râle. D'ailleurs, là. Faut que j aille. Je pars en mer ce soir. Je rentrerai vendredi. Vous me raconterez. C'est à cause du culte Votre sœur enquêtait sur le culte comme Margaret, Mlle a d e e m o i s Appleton et le père Molloy, c'est ça n i c k i Tudor pencha la tête en la dévisageant, puis il eut un petit sourire en coin. C'est vrai que vous êtes maligne. Mais pas autant que vous le pensez. Eh bien, dans ce cas, éclairez-moi. Vous ne voulez pas m'aider à retrouver votre sœur Si je savais où est ma sœur, mademoiselle. C'est pas vous qui la retrouveriez, c'est moi. Je suis peut-être pas aussi intelligent que vous, mais je suis pas idiot non plus. Vous croyez quoi Que votre envie de trouver ma sœur est plus grande que la mienne Pourquoi Parce que vous êtes grassement payé par Walden et que l'argent est plus important pour vous que ma frangine pour moi Vous me faites rire, les gens comme vous. Les gens comme moi répéta Lorraine faussement offusquée. C'est-à-dire Les gens qui ont de l'instruction. Qui nous regarde un peu de haut, avec tendresse, comme si on était des pauvres gens gentils, mais pas équipés pour penser. Je vous ai donné la lettre. C'est ce que vous vouliez, non Alors allez la traduire avec votre petite cellule grise et foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Il était sur le point de partir quand Lorraine se leva d'un bond et le rattrapa par le bras. Dans le même élan, elle le repoussa d'un coup sec contre le mur de la maison et se colla contre lui pour l'embrasser avec vigueur, dans cette posture dominante que l'on retrouve d'ordinaire chez les hommes. Désarçonné, le marin se laissa faire et il sembla rapidement y prendre goût. Quand il essaya de passer sa main derrière la nuque de Mlle c h a p e l l e pour prendre le dessus, elle lui é carta le bras et se saisit elle-même de la nuque de Niki Tudor, redoublant l'ardeur de son baiser. Celui-ci dura encore un long moment avant que, dans une tendresse recouvrée, leurs bouches se séparent. Amusés l'un et l'autre, ils restèrent un instant à se dévisager. Lorraine laissa ses yeux se perdre quelques secondes dans ceux du marin, avec leurs petits cercles bruns autour de la cornée. Soudain, elle fit un pas en arrière, s'essuya la bouche et lui donna une petite tape sur la joue. Vous embrassez comme une fille, Tudor. Pardon Ne vous en faites pas. C'est un compliment. Et elle s'en alla. Elle l'entendit éclater de rire dans son dos alors qu'elle se dirigeait vers la rue, et elle n'était pas loin de rire elle aussi quand elle grimpa sur Sahar les Davidson. À mi-chemin de l'hôtel, elle passa devant une petite maison en pierre de la rue du Colombier, où elle reconnut la voiture des policiers de Blackmore. Deux d'entre eux étaient en train de tourner autour du bâtiment, fouillant le sol. Lorraine arrêta aussitôt sa motocyclette, releva ses larges lunettes et partit à leur rencontre. Que se passe-t-il demanda-t-elle au premier. Ah, c'est vous, Mademoiselle Chapelle. Rien. Nous avons simplement fouillé la maison de M. Galloway pour y chercher des indices. Nous n'avons rien trouvé à l'intérieur, mais il y a quelque chose sur le perron. Venez voir. Il la conduisit jusqu'à la terrasse en bois devant la porte d'entrée et lui montra l'une des poutres principales qui en soutenaient le toit. Lorraine reconnut aussitôt les symboles qu'on y avait gravés. f i c h t e Avez-vous relevé des empreintes Eh bien, non. Nous n'avons pas avec nous le matériel pour le faire, il va falloir que nous revenions. J'ai ce qu'il faut, dit-elle en fouillant dans sa besace. S'agenouillant devant le pilier, elle procéda avec agilité, saupoudrant délicatement de sulfure d e mercure les entrailles gravées dans le bois. Le policier la regarda faire d'un air admiratif, bientôt rejoint par son collègue. Rien, dit-elle finalement dans un soupir. Elle passa alors le doigt à la surface de la poutre. C'est tout récent. Ça date probablement de cet après-midi. Le meurtrier a dû venir laisser sa signature pendant que votre inénarrable connétable m'expliquait que Nikki Tudor était le coupable. C'est un peu comme pour les empreintes, mademoiselle. On fait avec ce qu'on a, glissa malicieusement l'un des deux agents. Elle sortit un carnet et recopia avec soin le message crypté, puis elle en fit une photo. Vous n'avez vraiment rien trouvé à l'intérieur? Demanda-t-elle en se relevant. Rien, mademoiselle, je vous promets, répondit l'homme. Aucun dossier qui ait pu appartenir à mademoiselle Appleton Aucun, je vous le dirai, vous pouvez me croire. Lorraine hocha la tête. Très bien. Dites-moi, se passe-t-il quelque chose de spécial vendredi soir Pas vraiment. Ce sera surtout samedi soir, les grosses festivités pour All a Allows Eve, comme chaque année toute l'île va se retrouver dans le centre-ville sur le terrain de football. S'il ne fait pas trop moche, sinon les gens iront dans les pubs et ce sera plus compliqué. Il n'y aura que vous quatre pour surveiller tout ça Non. Le dernier jour de la Blackmore Week, on a toujours six policiers qui viennent de Guernesey en renfort. Dites au juge de ma part qu'il serait peut-être avisé de demander plus de r e n f o r t cette année. Ce sera fait, mademoiselle. Quelque chose me dit que la soirée ne va pas être de tout repos.